al معه ma'ahu. الذي Nahu o Faites Parce que si on va On a interprété la phrase dans le sens de al Mais si amir on a construit la phrase sur le modèle ou bien sur la règle de Al-Maf'oulou D'accord euh, Ou bien lorsqu'on dit Istawalma'ou al-Khashabata. al Faites attention. Al-Maf'oulou montre un ism avec lequel l'action a été réalisée. Avec lequel l'accompagnement avec lequel l'action a été réalisée. La condition du Maf'oul Ma'ah. Et qu'ils viennent après wa al ça c'est un. Ils doivent venir après wa al qui marque l'accompagnement. Euh, exemple après wa al-ma'iyah, comme, euh, comme dans cet exemple, j al-amiru wal el l'émir est arrivé hein, en compagnie de son armée avec son armée d'accord et comme l'exemple l'eau a atteint le niveau hein, du, du morceau de bois l'eau est une chose et le morceau de bois est une autre chose d'accord l'eau a atteint ce niveau qui est le morceau de bois euh, qu'on qu a fixé par exemple Ou bien, lorsqu'on dit Safara Muhammadun wa Khalidan Parce que si on va dire Wa Khalidun, ça c'est un mm. Mais si on va dire Safara Muhammadun wa Khalidan D'accord, ça c'est Al-Mafoul Ma'a Muhammad a voyagé en compagnie De Khalid Non pas Muhammad et Khalid ont voyagé Nous on a construit la phrase cette fois Avec Al-Mafoul Ma'a Sur le modèle de Al-Mafoul Ma'a D'accord? Uh, très bien <coughs> Sa règle est an-nasb. an-nasb. Muf'ul ma'ah Chukmu an-nasb. Et il, uh, il y a. Uh, et il est de deux types. Il est de deux types. wa waji. Il y a un ah wajib. Uh, Obligatoire. Il y a un cas où il y a une chose qui va nous dire qu'il que, que, que c'est obligatoire. Hein? Comme dans l'exemple qu'on qu a donné tout à l'heure, il se le Ça c'est du genre obligatoire. Parce que si on va dire c'est fou. C'est faux Ce sont deux choses qu'on ne peut pas dire qu'elles vont ensemble pour que donc non, il se On va voir quelle est les condition ici. On va aborder d'abord jaiz celui qui est facultatif. C'est Quand il est possible de ranger les entités dans le même jugement, dans le même choukm, c'est-à-dire de, de considérer la loi comme un loi de al Quand il est possible de considérer la loi comme un loi de al Donc dans ce cas, on peut prendre donc, soit avec la loi ou l'Atf, soit on va appliquer, que considérer que c'est une loi de Al-Maiyya et on, donc on va donner un nasm. Donc dans ce cas il est j'aïs, il est j'aïs, c'est-à-dire il, il est facultatif d'appliquer euh, ouais, ouais, Al-Mariya comme il est donc possible aussi d'opter pour al af C'est permis comme de dire Safara Muhammadun wa Khalidun, Ja' al-Amiru wa al -jisho. il n'y a pas de problème. j'ai al-Amiru wa al -jisho. il est possible donc de dire hein, euh, également hein, Safara Muhammadun wa Khalidun, je al ou Al-Jeisha. D'accord D'accord Mais Al-Wajib, prenons maintenant le cas de Al-Wajib. C'est quand il n'est pas possible de donner le même jugement aux deux entités. Les deux choses ne sont pas donc du même genre. Hein? On ne peut pas donc les, les, les mettre dans un même sac. D'accord Parce que le chasheva, c'est juste un point qu'on a tracé pour savoir quel niveau l'eau avait atteint, par exemple. Et ça, où wal le ou? Je vais vous donner aussi un exemple qui est très clair. Zakartu, ah? Wal misbahah. Zakartu, wal misbahah. C'est-à-dire, on suppose qu'on est en train de dire, j'étais en train de réviser, hein Alors que la lampe était en train d'éclairer. Hein On ne peut pas dire d'accord Parce que ça va donner un sens vraiment impossible. Et que, sauf, donc, quelqu'un, un être surréaliste, il peut donc l'imaginer. On dire d'accord al al aussi, il est en train de réviser. Les cours parce que les massaveds ils regardent souvent des livres aussi. <laughs> Et donc là, des... les poètes parfois ils sont donc ils disent des choses hein, de ce genre. Très bien. Ja al-amiru fil wa-fail lwa wa-ul-ma'iyah wal-jaisha maf'oul ma'ahu mansubun le-annahu li-biyan man sahaba al-amir la compagnie. man sahaba al-amir fil maji. bien. Donc il était en train de parler de Mansoura, elle est ma, et il a énuméré ses chapitres, ses chapitres, et puis il a dit, Inna فقد تقدم ذكرهما في باب المرفوعات, ha? و التوابع فقد تقدمت هناك. صديقك كان وا'أخواتها, ha? استسمبلاب, ainsi que ont déjà été traités et présentés dans le chapitre de Marfouat al-Asma donc euh, pas besoin de les euh, étudier encore une fois pour le, le, les cas de Annas. Et il, il, il a posé Beb Marfoudat al-Asma